Ne changez rien, vous êtes au bon endroit. L'indicatif de cette émission. Au bal de mes rêves, Julien Brulacque. FFM, la radio la plus proche de chez vous, 91 102.5. Attention, attention, ça va démarrer.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 oui on va démarrer et on va démarrer comme on le dit bien souvent. Et puis euh, aujourd'hui euh, eh bien nous allons euh, nous allons euh, écouter euh, un duo, un duo que l'on retrouve euh, très souvent dans les pays de Savoie et surtout dans l' Haute Savoie tout près de chez nous avec nos amis au Savoyard, ils s'appellent les Tuazes. Les Tuazes, ils seront à l'honneur aujourd'hui dans cette émission de Dimanche Musette. Et on ne peut pas commencer cette émission avec les tuases, si ce n'est qu'en commençant avec ceci. Voilà, ce pas une surprise, l'étoile des neiges, on devait la nommer, on devait la jouer, on devait l'écouter, c'est tout à fait normal. Le vieux chalet, eh bien le vieux chalet nous raconte bien des histoires avec les l'étuase et la cascade qui viendra tout de suite après le vieux chalet, je ne vous en parle même pas tellement elle est d'actualité. nya yeah. Sorge FM, c'est votre radio, sur le 91 et le 102.5. sotte bon sous le soleil jaune brille la cascade on est bien sur le gazon qui est belle, oh, la cascade quand et le cours nuits, est rabé jusqu'en aval à varier au cœur Pélé deux ou trois saisons Près de la chute Il faisait bon Et sur un côté dans ces discussions On s'est séparés Pour de bon Elle aimait La cascale Quand elle saute Des rochers Elle court Les pices et valeux Jusqu'en bas de son escapade Elle emporte mon cœur brisé Car c'est là après d'un cascade Qu'un jour notre amour est né Et depuis ce jour le cœur déchiré Je reviens où l'on fait aimer Et je crois revoir au pied des rochers Le visage de ma bien aimer Elle aime elle la cascade Quand elle saute des rochers Elle court et vit ses Jusqu'en bas de la vallée Au cours de son escabade Elle emporte mon cœur brisé Car c'est la cascade Qu'un jour non Elle court et pis estale jusqu'au delà baler au cœur son est elle emporte mon cœur brisé car cela après la cascade jour car j'en trois R N la cascade car j' percé certains le gravitent par des sentiers un peu abrupts et ils y arrivent parfois même en basket. on va parler de notre chère mont blanc avec les tuazes bien bien sûr et puis le patre des montagnes le patre des montagnes c'est toute une histoire savoyarde Si simple d'aimer et de souri à la nuit De se laisser jamais lorsque c'est notre envie Le permettre à nos cœurs d'entouvrir la fenêtre Au soleil qui pénètre et qui nous rend meilleur Et chantons en que notre cher mont -Blanc, que De tout notre chœur et tout simplement Et chantons en que notre cher mont -Blanc, que De tout notre chœur et tout simplement L'air du monde est si près Tout là-haut sur la page Que sans le faire exprès, on se met C'est si doux de voir tant de bleus sur la plaine On se sent la l'âme pleine de courage et d'espoir Aimons nos montagnes, mon nos alpes de neige Aimons nos campagnes, que Dieu les protège Et chantons en que notre cher mont De tous nos Et chantons en chœur notre cher nom blanc De tout notre cœur et tout simplement Et les choses qu'on voit, tant de vieux les ont vues Nos peines et nos joies, tant de vieux les ont eues Le passé a formé notre amour pour des choses Les amours sont éclos, c'est si simple d'aimer chantons en que'autre cher de tout notre que et tout simplement et chantons en que notre cher de blanc de tout notre coeur et tout simple et chantons Sock c'est votre radio sur le 91 et le 102.5. Je suis le pas de de de brillance Sommeille au sens du ciel le chantiste de prière j'entends ses joies vibrer all et Bergera Je vous aide je voudrais pardon être cultivateur <rire> c'est pas toujours facile c'est pas un métier facile que de cultiver et de faire pousser tout ce qu'on peut imaginer oui mais pourtant voilà il y a des envies comme ça et puis euh, aussi euh, une autre chanson qui va suivre avec les tuards écoute la sagesse. Il y a des gens qui sont pleins d'illusions Voudraient être président de la République Députés, milices, rouvés en patrons Mais moi je n'ai qu'une seule ambition Pour la et je me lève le matin Pendant des heures je de la charire Et sans arrêt tout au long du chemin La première calorée et toutes les femmes si la gourmande nous, nous demander pour les pin bouchés fait miagourbe avec amour je sois vraiment desperge celle vous dans oh, ni tête cigare si moi je voudrais je être uniquement votre Pour être heureux, tout sur mon tracteur Moi je voudrais être un beau paysan Pour être heureux et passer du bon temps Pour que ma femme ne manque jamais de persil Pour faire pousser, j'arroserai les plates-bandes Avec mon jégis, notre pissenri Carave dans ça Mais ma promesse je ferai pousser à Dieu corps des champs on allait et puis des choux pour l'arpulsion avec les dents des filles et des garçons moi je voudrais être cultivateur Pour être heureux, seul sur mon tracteur Moi je voudrais être un bon prédisant Pour être heureux et passer du bon temps Si ton épouse s'en va se lomacher Dis-lui bien qu'elle ne perde pas ses légumes Si son panier quelque part est percé Qu'elle s'en aille pas sans que tu l'aies recouchée J'aurai des vaches pour donner du lolos alors presser ma mère pour pas qu'il arrive à marrer à son beau à son je vais bien soi attachement moi je voudrais être cultivateur pour être heureux tout seul sur mon tracteur moi je voudrais être mon prison pour être heureux et passer du bon temps j'aurai des bœufs des cheveux, des cochons J les engraisserais pour faire la cha du trille pour pasiser la en tire bouchon mais des Faites séminaires le go par les peut-être qu'un jour, jour je serai ce cerveau récompensé au salon à micole monsieur le ministre de l' aussi commandur de l'ordre du poieau moi je voudrais être cultivateur moi tout assis dans mon tracteur mais je voudrais être dans mon pour être heureux et pas celui content moi je voudrais être cultivateur pour être heureux tout assis dans mon tracteur mais je voudrais être dans bon pour être heureux et pas celui content pour être et pas celui content pour être heureux et Motto! arrive parfois d'aller loin oui d'aller loin de quitter notre pays et puis euh, euh, d'aller trouver et euh, eh bien le bonheur euh, ailleurs voilà et eh bien c'est l'histoire que vont nous raconter les tuards et après on reviendra quand même parce qu'on revient toujours dans son pays ma chaumière Dans la vieille écurie Tous les murs sont meurtris Par le fumier vieilli Plus de vaches à l'étable Pour manger le refroid Les crèches sont libées Et les liens sont rouillés Nos abobords en mai Ces voici avec le temps Se fond dans le murgé Alors mon cœur se sert Pensant que jamais Mettre à son museau un génie, son bien-due Et quand je serai loin Tu viens d'en me chercher J'allais à ce refrain Je suis à tes la L'incogné du grand-père Autrefois respecté, traîne dans la poussière Mon vieux manche fendue, desséchée par le temps Ne tient plus d'ensemble et désormais bien trop grand Une sape est bréchée et une scie détendue dans un coin Des outils patinés par la sueur des mains et Émouvant souvenir d'un passé évolu Et quand je serai loin Me chercher J'allais à ce refrain Je suis à tes côtés Assis sur le vieux banc juste là sous le toit Je revois le planter Le râteau qui fanait L'odeur du foin coupé Le mulet attendait La dernière lugée Gémois, la poëm, souri agitée par le vent Elle parle du passé, de gober et d'antan Des chansons d'autrefois oubliées par le temps Et quand je serai loin, tu viens va chercher Près le la grande école où la cloche ne sonne plus Mais les petits carreaux des feuillets qui s'envolent Sont remplis de messages qu'à présent tu connais J'ai laissé mon bonheur près de mon vieux chalet Qui m'attendra toujours Il est aussi mon coeur Pour qu'un peu tous les jours Une fleur du présent Il est un grain d'amour Et si La vie moderne Devait trombe Merci J'allais toi de l'ose Saurai me protéger Et si La vie moderne Devait trombe Vous écoutez Serge FM, la radio la plus proche de chez vous sur 91 MHz également sur 102.5 De ma chaleur combien the C'est pas forcément une chanson euh, savoyarde quoique euh, il fut un temps où la savoie était italienne et c'est pourquoi ils vont nous interpréter montagne d'Italie qui sera suivi par les montagnards. C'était joyeux Les filles du pays en temps s'embrassaient les yeux Les oiseaux chantaient dans le voyage Mariage au bon village Et le petit vin d'Our a chauffé les vieux parents On voyait grand-maman qui dansait clopin clopin dari souvenir dans ma vie parmon dans les chansons Mon amour s'éteignent deux Je me souviens encore Du soleil s'y est tumeux. Les oiseaux chantaient dans le voyage Mariage au village Tu me donnais le bras En sentant de l'Amélie Et moi j'étais heureux De t'aimer pour toute la vie Votre amour et l'épée Des nuages Des montagnes so Savoie Jolie. Eh oui, Ma Savoie Jolie. Qu'est-ce qu'elle est belle cette Savoie. Mais moi j'allais presque dire que toutes nos régions de France ont leur particularité. Bon, aujourd'hui nous sommes en Savoie, en Haute-Savoie, nous sommes avec nos voisins et amis, avec Ma Savoie Jolie. Et puis on fera un petit pas avec Fleur du qui rollent. Les dimanches qui vont au bal Dans un costume bleu de ciel de cristal Viennent les filles Que la beauté habille Les chœurs sont les entraînes Sous les lampions Et c'est toujours la même chanson Ma savoir joli Je t'aime, je t'aime It's one. Quand on va dans sones sonédon sur ma Le entouré de sapins sous bastaire les musiciens accordéon et les chansons dans savez des balons sous les lampions toutes les raisons à varier d'ensemble Dans la vallée vers le petit verger Pour un jour abriter son troupeau Il est venu ce soir fièrement habillé Pour chanter les pieds du haro En le voyant, si bien passé de tir dans ses bras a dansé Sans se douter que le verger Comme un voleur lui à son petit coeur beauty to your better Il est temps de se quitter pour cette première partie avec Dimanche Musette. Il est temps de se quitter et on va se quitter avec Petit Jean-Jean et j'allais presque dire la Marseillaise Savoyarde. Eh oui, l'étoile des neiges et les allobroges, on ne peut pas y échapper. Ce sera donc avec les allobroges que nous allons terminer cette émission voilà c'est dit c'est fait Petit, dans la maison en Dans le feuillage volent les oiseaux On leur chante joyeux je m'entends dire je les entendis au loin sur mon passe Salut aux terre hospitalière Où le malheur protection D'un peuple libre avant la bannière Je viens fêter la constitution presque Prescrit à ce moment de la France J'ai pu passer chez vous des jours bien doux Mais au foyer a volé l'espérance Et maintenant, et maintenant je suis fier per papapa per papapa per papapa per papapa au fille la belle peuple sont malheureux je ne peux du pas crier soit ma voix s'est traversa reste les tous dans un profond sommeil Relève-toi, ma pauvre néloïque Car pour t'aider, je m'avance un grand pas Se loue enfin ton sommeil léthargique Et je le veux, et je le veux, tu le périras fin Allô, vos jeux vaillants Qu'en oh, vaut, mères de campagne Je suis la liberté car je m'respire la peur mon je suis la liberté la liberté <trui> pas Un mot d'amour à la belle Messie Alverscère où je vieendi un beau d'espoir qui suppli fort avec tous et je triompherais en attendant le jour de délivrance un plan Dieu descar son cou pour faire luire un rayon d'espérance, Bon Savoisien, bon Savoisien, je resterai chez vous. Alors, bon vos cheveillants, dans nos vertes campagnes, attendez-moi toujours, assis la sûreté, car je m'a respiré l'air pur de nos montagnes suis la liberté la liberté alors moi, je baille dans nos montagnes à côté de nos jours ainsi les surêtes car je m'a respiré l'air pur de nos montagnes je suis la liberté Liberté. Sorge FM, c'est votre radio, sur le 91 et le 102.5. et eh bien voilà, on va passer à la deuxième partie de cette émission, avec, avec, eh bien je vais vous expliquer tout ça. Pour commencer, eh bien ce sera Caroline Legrand. J'aurais voulu te dire, et... On aura une petite compile des slo des années 60-65. Ça va durer une dizaine de minutes. Vous allez voir, on va se régaler. SORGFM, c'est votre radio, sur le 91 et le 102.5. Dans la pénombre Pour moi ce sera la fin de ma vie Oh mon Dieu Seigneur Protégez mon bel amour Rendez-le plus grand Et plus fort Chaque jour Si un jour cela devait m'arriver. A me Ormai se serai la fra du monde La, la, la, la, la, la, la, la, Paola Dolce e Paola Ilumio son Mi son permesso Paola La mano tremante Ho sfiorato il suo viso Li ho colto un sorriso Paola, dolci chimera Quando una sera Mi offri il suo sguardo Bize-a-toi Bore la vie C'est près de toi Que j'ai trouvé Le bonheur Mon horizon Ma passion Et mon envie De croire en toi to be able to make you happy, these Je sais on dit ça rever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 Et j'ai pleuré, pleuré Oh, j'avais trop de peine Nous n'irons plus jamais Où tu m'as dit je t'aime Nous n'irons plus jamais Tu viens d'être décidée Nous plus jamais Ce soir c'est plus la peine Nous n'irons plus jamais Comme les autres années Capri, c'est fini Et dire que c'était la deal de mon premier amour Capri, c'est fini Je ne crois pas que j'y retournerai un jour Capri Cette béni dire que c'était la ville de mon premier amour. D'après cette béni je ne crois pas que j'ai retouner un ange. faut un ce jour de quitter à jamais Il faut, pour toujours, que nos coeurs soient séparés Laisse-moi te dire, laisse-moi te dire Ce que je n'ai jamais osé Laisse-moi te dire, laisse-moi te dire Ce que je n'ai pas su t'avouer Que je t'aime, oui je t'aime amour oh mon amour oui je t'aime oh, je t'aime oui, je t'aime au oh, mon amour Puisqu'il faut aujourd'hui que ma vie soit finie que tu dois cette fois t'en aller loin de moi.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 Oh voilà petite dizaine de minutes comme je vous l'avais dit maintenant nous allons euh, nous allons euh, nous allons nous allons nous allons retrouver daniel Guichard avec euh, une chanson fétiche mon vieux Son vieux par-dessus râpé Il s'en allait l'hiver, l'été Dans le petit matin frileux Mon vieux il y avait qu'un dimanche par semaine Les autres jours c'était la graine Qu'il allait gagner comme on peut Mon vieux L'été, on allait voir la mer Tu vois, c'était pas la misère C'était pas non plus le paradis Et ouais, tant pis Dans son vieux par-dessus râpé Il a pris pendant des années Le même autobus de banlieue Mon vieux Le soir en rentrant du boulot Il s'asseyait sans dire un mot Il était du genre silencieux Mon vieux Les dimanches étaient monotones On ne recevait jamais personne Ça ne le rendait pas malheureux Je crois mon vieux Dans son vieux par-dessus râpé Les jours de paix et quand il rentrait On l'entendait gueuler un peu Mon vieux Nous on connaissait la chanson Tout y passait, bourgeois, patron La gauche, la droite Même le bon Dieu Avec mon vieux Chez nous n'y avait pas la télé c'est dehors que j'allais chercher pendant quelques heures l'évasion je sais c'est con dire que j'ai passé des années, À côté de lui, sans le regarder On a à peine ouvert les yeux Nous deux J'aurais pu, c'était pas malin Faire avec lui un bout de chemin Ça l'aurait peut-être rendu heureux Mon vieux Même quand on a juste 15 ans On n'a pas le cœur assez grand Pour y loger toutes ces choses-là Tu vois Maintenant qu'il est loin d'ici En pensant à tout ça, je me dis Oeuvier eh qu'il soit près de moi Papa Et après ce sera là Je vais vous quitter pendant 30 minutes. Vous ne m'entendrez pas, parce que là, je vous promets les années, les années 60, avec les hits de Génération 60. On est parti pendant une demi-heure, et on se retrouvera après. Je vous expliquerai la suite. Génération 60 Nos chansons sont rétro, avec un son nouveau Génération 60 Génération 60 Twist ou rock and roll, chantons comme nos idoles Génération 60 Génération 60 Allez danser et que vive le twist et je oubliés, venez twister En dans en base, déhanché Venez sur la piste, danser le twist S.N.C J'admirai une perne, de langer une barriere Et j'irai vraiment peur, ma mère, des preuze de mesak Oh, je serai le bonheur Oh, oh, De tout côté on n'entend plus que ça Un armovo qui revient de là-bas Un armovo qui nous fait du dégâts Et comme moi il vous prendra Twist twist, twist twist, et... Come on, let's tous twist twist game Jartien, danser avec moi Oh, oh, oh. C'est mon coeur j'ai mis Fait qu'elle m'a quitté le bruin Oh, oh Oh, Daniela Leville Quart je vois Ope, petit tasse au monde Tu brises ton front en portail, Et de l'air le plus sérieux du monde Tu dessines en un tour de main Un oeil de bichot, ma, ma biche bicho, Lorsque tu soulignes Au taille d'arroi, tes jolis yeux Bichot, ma biche Moi, je m'imagine Que ce sont de papillon bleu Reviens-moi, je t'en supplie. supplie, sans pas ce bruit de ma vie, de ma vie. car si s'achève la, la cadence, alors je n'aurais plus, plus de chance. Ouais, mais si tu es là, c'est un gros pas d'air et si tu es, j'irai pu le plou, le plou, j'ai pu le plou. En serrant dans les bras, bien d'autres filles Vous êtes un péché, vous oubliez jamais, il Non, et laissez-nous twister S'agit pas de pouvoquen okay? Par de nous blâmer Dure dansons ce qui nous plaît Et laissez-nous twister. Ouais, twister Twister, twister Arrêtez de tout de danser Twister, twister ouais. Et laissez-nous twister Twister, twister On a fugué danser, tu es tu es, elle est mieux que tu es. Je et le temps est arrivé, génération de sang. Nous savons pas les mots Génération façante Le rock est arrivé, nous allons le danser Pour bon, pas les gens de molle, pour bon, rock'n'roll L'après-maison nous tient, donne-moi ta main Viens danser le rock, le rock'n'roll 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock we on a rock, around, a clock tonight Pushing like rats right on, me home We're not some fun when it rocks, rocks, fun We're gonna rock around the clock tonight We're gonna rock, rock, rock till broad daylight We're gonna rock, gonna rock around the clock tonight and... yeah! Corgueil FM, c'est votre radio, sur le 91 et le 102.5. J'ai mis une nuit aujourd'hui grâce à la quite Je ne peux pas passer cette nuit à voir et à danser C'est la fête, j'ai fait ce qui me plaît, ce qui me plaît, ce qui me plaît J'ai visité ce soir de m'amuser Il parle aujourd'hui soir au matin. les mots, toujours le danser le il fait bla bla bla bla, c'est trop de pot. Il parle à ton, je ne connais pas, tu ne viens pas sous genre pas ce jour-là, fait bla bla bla c'est trop Si la parole est d'argent J'aurai bientot Fait ventinant d'écoutan Tu vais bla bla bla C'est mon défaut bon. Oui Écoute J'ai un secret à te dire Surtout garde pour toi Oh oh, oh. songe de vivre rêve toi quand tu l'as fou écoute c'est que mon cœur c'est la plus douce amertume gardant nous mais puis pas She's my baby B-bop-a-lula I don't mean baby B-bop-a-lula She's my baby B-bop-a-lula I don't mean a baby B-bop-a-lula She's my baby Oh, my baby Oh, my she's a girl with a red-blue jeans She's a queen of all my teens and She's a one woman, but I know She's a woman, but she loves me, so say Bipapaloola, she's my baby Bipapaloola, I told you maybe Bipapaloola, she is my baby Oh, my baby, oh, my baby, oh. blue true i swear that you're the true i swear that you're be true never leaving blue my super queen sarini so my darling god it's really fair sarini the peak of you is here in true Il y a du soleil dans les rues sur les Le printemps est revenu avec toi Et je t'aime toujours, mon amour Samy, c'est déjà la fin de ma longue nuit Samy, à nouveau voir le soleil nuit J'ai eu des bonnes jours dans veulent que tu' pries ben du Le temps s'en va, le temps entraîne, je ne fais que passer. Toute seule, sur ces flakues, pour petite fille riche. Toute seule, aussi seule, pour petite fille Tu parce que tu n'as pas le droit D'épouser un pauvre garçon comme moi Pauvre petite fille riche mmh. Retiens la nuit Aux deux jusqu'à la fin du monde Retiens la nuit à bonde, cède-moi fort contre ton corps. Elle faut galère une folie, un grand amour. Règne le jour, et ne pas oublie la vie. Retiens la nuit avec toi, elle paraît si belle. Retiens La nuit Mon amour, quaila te fiede éternelle. encore, et encore, j'en ai coupé un petit bout. Eh oui, j'en ai coupé un petit bout parce que euh, c'est vrai que euh, c'était les années 60 quand même. Alors, euh, on se rappelle bien évidemment des choses pas forcément toujours euh, comme il faut. Alors, là, on va terminer, on va terminer avec euh, Marc Ariand. C'était en 1963 et il nous chantait « Cathy ». Je revois souvent Ce petit coin discret Dans ce vieux restaurant L'air frais de la mer Les rumeurs du port Dispensés à la nuit Il n'y a plus de charme encore Je t'aimais Cathy Je t'aimais déjà Mais tous les mots d'amour Restaient au fond de moi Par délicatesse Cathy Pour un premier soir Parce que je pensais Qu'on pourrait se revoir Maintenant, Cathy Que je suis parti Vers d'autres horizons Si loin de ton pays Je puis te dire, Cathy Le gai soleil de mon midi N'a pas chassé ton nom si doux Et fond de mon esprit Je t'aimais Cathy Je t'aimais déjà Mais tous les mots d'amour Restaient au fond de moi délicatesse qu'a dit pour un premier soir et parce que je pensais qu'on pourrait se revoir Maintenant qu'a dit que je suis parti vers d'autres horizons si loin Tu Je puis te dire, Katie. le gaîté soleil de mon minime. N'a pas chassé ton nom si doux. Tu fond de mon espoir. Et puis Mireille Mathieu terminera cette émission avec Apprends-moi, une chanson reprise de Tornerro un italien. Un petit bonus, toujours avec euh, la Mimi Jolie, la Mimi Nationale, Mireille Mathieu. On ne vit pas sans se dire adieu. À très bientôt. Bye bye. Merci de votre fidélité. Je vous aime et je vous embrasse. À très bientôt. Mardi prochain, de 10h à 12h. je le sais, je sais tout ce qu'est l'espace et elle est, ton père et tout ce qu'il a pu te dire, tes études a fini, ton service, ton avenir, et puis cette fille n'est pas pour toi. aujourd'hui tu es heureux, tout est bien qui finit bien quoi, mais qu'est-ce que j'ai pu t'aimer toi, j'avais 16 ans, 16 ans.